c â b l é sur télé, l'image l e son, sont mes spectres. Les programmes, je b ê t e les directs, je m'injecte. J'suis un enfant de la télé, fonce des rediffusés. Flashback dans le passé, conditionné, barbé. Au saga des séries, et au bang, bang à l'américaine. Starski, Star Trek, et tout ce qui engraine. Pose une question pour un champion, parle-moi, l'émission. Argo, Margo, j'collais les ragots. J'suis barjo, comme Colombo, comme un lundi, un samedi mat, ou le jour du seigneur. J'suis à téléphile, au-delà du réel, t é l é c o m m a n d a n t chez les zappers. À cause de leurs bêtises, mon crâne est un b o u i l l o n de culture pub, dans les films, je veux du feu. ラムを見ることはありません。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 f a i r e du télé-shopping, manger un peu melon, des pompons cuir à papa c o n n u comme Cousteau. Je veux des jumeaux, des c u t j i k e l un cosbichot. Mon chien sera Scooby-Doo et se tapera la scie. d e s histoires naturelles dans ma maison, dans la prairie. Placer ma famille en or, oh, dans la pyramide, sortir de la zone interdite. Et des histoires stupides, Un b e a u cabriolet d'amour, gloire et beauté. Oui, j'suis j suis matérialiste, je veux ce que j vois dans l poste. Les couleurs de mon pays, sagacité, mon t r o p traîné au poste. Je danse la roue de la fortune, j'ai ma chance dans la chanson. Mes lettres, v a l l e s du chiffre, jeux et les artistes adorent. Franc, facile à chanter, Tocard, je mets ton clip sur le boulevard. La une, la deux, m o n t i e dans leur jeu. La trois, la quatre, Joseph et j e m a t r La cinq, la six, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre, de sexe à la télé. La une, la deux, m o n t i e dans leur jeu. La trois, la quatre, Joseph et j e m a t r La cinq, la six, en sont les complices. Câblée. Jeux, le du Troisième tout le sport, je suis tout la e je sport suis fou téléfoot l télé le dimanche, l'équipe du dimanche me branche. g è r e dans la marche du siècle, parle-moi de capital. Y'a trop de bluff dans nos pages, d e s magazines, les reportages. Tout est possible. manipule e sous projecteur, contrôlé à la télé, et nulle part ailleurs. T'y crois, t'y crois pas sans aucun doute, ça se discute à Ta la tata, j'abats les masques, bute l'image qui percute. Oui, l'eau, Dimat n'est qu'une histoire de genre. Gag vidéo, moi j'suis pas un guignol du flash info, sorte un œil du cyclone. T'as perdu de vue le vrai. Du faux quand tous les médias bosseront bien, je serai témoin numéro 1. La une, la deux, mon t p r i s dans le u r jeu. La trois, la quatre, je z a p p e et je m'aide. La cinq, la six, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La une, la deux, mon t p r i s dans le u r jeu. La trois, la quatre, je z a p p e et je m'aide. La cinq, la six, en sont l e s syndrome た u canapé